Bismillahir Rahmanir Rahim Ar Rahman Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Le Tout Miséricordieux. Allama al-Qur'an Il a enseigné le Coran. Il a créé l'homme. Il lui a appris à s'exprimer clairement. Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. Et l'herbe et les arbres se prosternent. Et quant au ciel, il l'a élevé bien haut et il a établi la balance. Afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée. Donnez toujours le poids exact et ne faussez pas la pesée. Quant à la terre, il l'a étendue pour les êtres vivants. ha faakihatu wan nakhludhatul akmam Il s'y trouve des fruits et aussi les palmiers aux fruits recouverts d'enveloppe. Tout comme les grains dans leur balle et les plantes aromatiques. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار. Il a créé l'homme d'argile sonante comme la poterie. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ وَإِذْ خَلَقَ الْجِنَّ مِنْ مَارِجٍ مِّن نَّارٍ lequel donc des bienfaits de votre seigneur nierez-vous Seigneur des deux levants et seigneur des deux couchants « Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous »« Il a donné libre cours aux deux mères pour se rencontrer. » Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous De ces deux mers sortent la perle et le corail. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous A lui appartiennent les vaisseaux élevés sur la mer comme des montagnes. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous؟ كلما عليهن Tout ce qui est sur elles، la terre doit disparaître. Seul subsistera la face, ouage, de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? Ceux qui sont dans les cieux et la terre l'implorent. Chaque jour, il accomplit une œuvre nouvelle. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous Nous allons bientôt entreprendre votre jugement. Ô oh, vous, les deux charges homme et jinn fabi ayi ala'i rabbikuma tukaththiban lequel donc des bienfaits de votre seigneur nierez-vous ya ma'shara al-jinn wal-ins in istata'tum an ta fudhū min aqṭāri s-samāwāti w-l-arḍi fanfudhū lā tanfudhū illā bi-sulṭān Ô peuple de Djin et d'hommes si vous pouvez sortir du domaine dessué de la terre alors faites-le mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir illimité فبأي آل ربكما تكذبان؟ Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous؟ يرسل عليكم أشواذ من Il sera lancé contre vous un jet de feu et de fumée ou de cuivre fondu, et vous ne serez pas secourus. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez vous Fa'idhan shaqqat is-sama'u fa kanat Puis quand le ciel se fondra et deviendra alors écarlate comme le cuir rouge Fa bi ayyi ala'i Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌّ alors ni aux hommes ni aux djinns on ne posera des questions à propos de leurs péchés فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ « Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous »« On reconnaîtra les criminels à leurs traits, ils seront donc saisis par les toupets et les pieds. » Quels donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous Voilà l'enfer que les criminels traitaient de mensonges. Ils feront le va-et-vient entre lui, l'enfer... et une eau bouillante extrêmement chaude. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura deux jardins. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? The Aux branches touffues. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous Ils y trouveront deux sources courantes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous كل فاكهه زوجان il contiennent deux espèces de chaque fruit فبأي آلاء ربكما تكذبان lequel donc des bienfaits de votre seigneur nierez-vous متكئين على فرش بطائنا من استبرق وجن الجنتين دان. ils seront accoudés sur des tapis doublés de brocart et les fruits des deux jardins seront à leur portée pour être cueillis. فبأي آلاء ربكمات كذبان « Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous » Ils y trouveront, les houris au regard chaste qu'avant eux aucun homme ou djinn n'aura défloré. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous؟ كأنهن الياقوت والمرجان. Elles seront aussi belles que le rubis et le corail. فبأي آل ربكما تكذبان؟ Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous؟ هل جزاؤ الإحسان إلا الإحسان؟ Yat-il d'autres récompenses pour le bien que le bien؟ « Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous »« En deçà de ces deux jardins, il y aura deux autres jardins. » Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? Ils sont d'un vert sombre. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous Dans lesquels il y aura deux sources jaillissantes. « Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous » Ils contiennent des fruits, des palmiers et des grenadiers. « Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous » خَيْرَاتٌ حِسَانَ لا il y aura des vertueuses et des belles فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous رُمَّ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ Des ouris cloîtrés dans les tentes <médicules> Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous <médicules> Qu'avant eux aucun homme ou djinn n'a défloré. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟. lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous؟. متكئين على رفرف خضري وعبقري حسان. ils seront accoudés sur des coussins verts et des tapis épais et jolis. Fabi ayyi ala'i rabbikuma Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous vous Tabarakasmu rabbikadhil jalali wal ikram Béni soit le nom de ton Seigneur, plein de majesté et de munificence